Ah, salut à tous et à tous <rire> Ah oublié de pire sur un bouton voilà, voilà. Euh, c'est Génération Manga épisode 529 aujourd'hui donc vous l'ignorez pas mais euh, on est sur la fin de la saison bien entendu hein. donc euh, vous aurez encore un petit peu de bonus un petit peu d'émissions euh, exceptionnellement c'est mardi à 8h que nous vous donnons rendez-vous Donc euh, voilà. et euh, donc pour deux de petites émissions euh, news euh, à venir donc la 530 et la 531 si vous, vous suivez bien voilà, voilà. et puis demain c'est la fête de la musique les enfants donc euh, soyez au rendez-vous Vous, devant Radio Campus, rue de Georges, donc au-dessus du pont de Jaune, pour venir chanter avec moi les génériques de dessins animés. C'est sa génération manga aussi, voilà. Alors, mon petit coup de projecteur de la journée, c'est sur Kutetsu no Kabaneri donc en français c'est Cabanelli la forteresse de fer et donc en fait c'est un manga, enfin un animé aussi enfin c'est les deux forcément dans le style un petit peu survival donc vous savez que le truc survival c'est un petit peu le, le truc du moment, hein. donc pour vous situer un petit peu c'est les Walking Dead, l'attaque des titans terraform Mars donc en fait c'est des humains qui sont obligés de lutter comme ils peuvent contre des menaces extérieures qui envahissent le monde quoi. donc dans Walking Dead il y a des zombies dans l'attaque des titans donc il y a des qui sont en fait des géants, qui font, je sais pas, moi, 30 mètres de haut, et qui donc sont une menace pour les pauvres humains qui sont obligés de se retrancher derrière des, des murs et des enceintes protégées, mais ça ne suffit pas, ils sont obligés d'apprendre à lutter contre ces titans euh, euh, grâce à un attirail spécifique hein, qui leur permet un petit peu de, de se la jouer un petit peu Spiderman et d'essayer de trancher dans le gras euh, ces menaces, n'est-ce pas Et ben dans Kutetsuji no Kabanavi, euh, en fait, euh, c'est pareil. Euh, c'est des espèces de, de zombies qu'ils qu appellent des cadavres, sauf qu'ils sont beaucoup plus véloces que les zombies. Mais sinon, c'est le même principe que dans Walking Dead, en fait. C'est-à-dire que euh, s'ils te mordent, tu es infecté et tu deviens comme eux. Donc voilà. Donc, du coup, euh, ces humains vivent encore retranchés euh, dans des forteresses. Ils voyagent à l'aide de trains un petit peu l'originalité, donc euh, c'est via des gares et euh, ils sont attaqués sur leur chemin donc par ces fameux cadavres euh, donc qui sont un petit peu rouges avec des, des, des veines enfin qu'on voit bien avec euh, qui, qui brillent un petit peu, c'est un petit peu particulier et donc non, on a un de euh, nos héros qui est en fait un ingénieur qui euh, s'intéresse justement à ces cadavres et à essayer de trouver un petit peu le, le médicament quoi pour arriver à, à stopper euh, cette, cette malédiction des cadavres et donc de trouver peut-être quelque chose pour soigner euh, cette maladie parce que en fait euh, sa soeur s'est faite enfin euh, j'imagine que c'est sa soeur parce pour l'instant j'ai vu que le premier épisode donc euh, je sais pas dans les détails mais bon pour que ça l'intéresse autant j'imagine que c'est sa soeur en tout cas ou une amie à euh, lui quand il était enfant s'est fait bouffer la gueule par des cadavres donc du coup euh, il a fui à ce moment là il pouvait pas faire grand chose de plus et donc euh, il s'est promis de ne plus fuir et donc d'essayer de trouver un antidote donc euh, à cette maladie euh, par, parallèlement à ça les, les héros sont protégés par des samouraïs qui sont censés les protéger donc contre, contre les cadavres et bien sûr à chaque fois qu'il y a une expédition qui revient euh, en train euh, tous les, les gens qui étaient dans le train sont euh, mis à nu et fouillés pour voir qu'ils n'ont pas de blessures et qu'ils ne sont pas contaminés donc euh, voilà donc c'est le grand truc du moment c'est réalisé par la même équipe qui a fait donc justement euh, l'attaque des titans donc si vous aimez l'attaque des titans ditant à mon avis, vous allez aimer Koutetsujio no Kabanari. J'ai ouais, triché un petit peu, j'ai sur un papier là parce que j'ai pas encore retenu le nom par cœur, vous m'excuserez, <rire> c'est pas Shingeki no Kyujin, tu vois, ça, ça, ça c'est bon, je l'entête donc voilà, euh, et ça a l'air ma foi fort sympathique donc je vous incite à jeter euh, un œil, voir les deux tant que vous les avez <rire> donc euh, sur cette nouvelle série. Euh, je vous attire aussi sur quelque chose de nos amis de ADN, donc ADN c'est une plateforme qui diffuse des, des dessins animés japonais, hein, vous savez, donc c'est des trucs à la demande, tout ça, vous vous abonnez et vous pouvez voir autant de dessins animés que vous voulez. Il y a OnePlus chemin aussi qui est le grand truc du moment donc euh, c'est un héros ch chauve qui arrive à vaincre ses adversaires d'un seul coup de poing, d'où son nom de One Punch Man donc là aussi j'ai vu que le premier épisode donc je ne peux pas vous en parler beaucoup plus mais euh, les adversaires sont extrêmement ridicules euh, imaginez un calamar euh, géant en slip euh, tout en étant humanoïde, enfin c'est le truc un peu space, euh, ça a bien fumé la moquette en tout cas et euh, actuellement sur ADN il y a un concours pour euh, gagner le doublage, euh, pour participer au doublage des épisodes en français qui vont se faire d'ici le mois d'octobre prochain donc si vous voulez doubler un personnage dans One Punch Man, Elle est sur ADN, alors si vous y arrivez, parce que personnellement, bien sûr, vous comprenez bien que ça m'intéresse de le faire, mais je n'arrive absolument pas à faire marcher ce truc. Euh, normalement, euh, tu cliques, tu es censé avoir la VOSTF qui, qui défile pour que tu vois la scène que tu vas doubler, le personnage que tu vas doubler, et après, tu es censé doubler le truc. Moi, j'ai appuyé sur VOSTF et sur, euh, VOST et sur euh, doubler, et ça marche pas. Moi, j'ai essayé sur deux ordinateurs, ça marche pas, donc je ne sais pas pourquoi. Euh, J'aurai une malédiction, ça ne veut pas marcher avec moi, donc c'est assez saoulant, je le dois reconnaître, mais bon, voilà. voilà J'espère que vous aurez plus de chance que moi et que vous arriverait donc à faire ce petit test et après donc vous êtes soumis au vote de vos amis via Facebook et compagnie donc voilà, voilà. alors j'espère que je vais réussir à vous proposer ma performance sur ce personnage donc là en l'occurrence c'est une montre religieuse qu'il faut doubler apparemment donc un adversaire de One Punch Man et pour l'instant je n'y arrive pas donc je vous tiens au jus hein, si j'y arrive pas de souci je vous dirai tout ça bien entendu, bien entendu. alors euh, je propose maintenant qu'on fasse une première pause musicale hein, histoire de se remettre un petit peu de, de nos émotions et de se préparer bien entendu pour demain pour la fête de la musique alors euh, parmi plein de choses que je vais vous chanter demain il y a bien entendu des incontournables euh, comme celle-ci par exemple vous allez vite voir ce que c'est « Va, geste, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, geste, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, geste, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. » reconte en me libère c'est que tu sauve l'univers Jace <rire> oui, oui, oui, oui. alors je ne sais pas ce qui se passe mais figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui m'appelle il y a quelqu'un qui m'appelle y quelqu <rire> alors alors je ne sais pas on va voir allo allo allo allo allo Ouais, super, merci. <rire> donc c'est génial. Ah, vous savez, c'est ces fameuses pubs de démarchage. Ça, j'adore. Vous vous rappelez euh, la petite anecdote qui nous était arrivée aussi une fois Il euh, y avait quelqu'un qui avait téléphoné à la radio euh, pour nous vendre des stores électriques. c'était super. Il ne croyait même pas... Vous êtes en direct hein, en train de, dans une émission, là. Non, non, bon. <rire> Donc voilà, donc vous voyez, euh, ils, ils embêtent tout le monde, hein. <rire> Non mais c'est assez, assez amusant, moi je ne sais pas. Enfin bon, voilà. Euh, c'était pour la blague on ne sait jamais peut-être que ça aurait été un auditeur qui nous aurait raconté des trucs sympas mais, mais non d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez vous exprimer bien entendu euh, sur le téléphone au 04 73 90 52 61 si vous avez des questions à poser ou des trucs à dire n'hésitez pas vous voyez euh, je vous passe il n'y a pas de souci. <rire> bien sûr j'en profite pour vous dire si vous ne le savez pas mais vous êtes très intelligent donc je sais que vous le savez euh, que bien entendu quand vous recevez des coups de télé, des coups de des coups de téléphone des coups de fil je mélange tout euh, comme ça Euh, c'est des anneries. Bien entendu, il ne faut pas que vous répondiez parce que si vous rappelez derrière, euh, on vous pompe de l'argent. Ah ben oui. Hein. Bref, ça c'était une aparté. On n'en parle plus. Hein, voilà, c'est réglé. Euh, reparlons de Jace, si vous le voulez bien. Donc, comme vous le savez, nous, on est sur le coup pour peut-être avoir Nick Carr cet été. Donc, euh, le chanteur de Jace euh, qui propose de rencontrer ses fans sur Paris et de nous filer plein de trucs. Donc, euh, j'espère que ça va se faire. Je vous tiendrai au courant et si ça se fait à la rentrée, je vous, je vous mets ça, bien sûr. Évidemment, qu'on va l'interviewer et tout ce qu'il faut euh, pour. Euh, enfin voilà, ça va être. Génial! Si ça se fait. Bon, ben, je veux pas euh, vendre. Hein bon la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais j'espère que ça va se faire parce que ça serait vachement génial de rencontrer Nick parce que comme il habite aux US eh ben il n'est pas tellement chopable le, le gars donc du coup euh, voilà et en plus ben, tu vois il a l'air super méga sympa donc il euh, n'y a pas de raison moi j'ai envie de dire alors euh, oui Jace est conquérant de la lumière ce que vous savez peut-être pas c'est qu'à la base c'est bien sûr fait pour vendre des jouets hein, comme beaucoup de dessins animés de la digue de l'époque et euh, donc c'est Mattel qui avait fait donc des jouets euh, de Jace donc c'est les véhicules et les monstres plantes vous vous en doutez mais comme ils ont fait les jouets avant Euh, les personnages qui étaient en vente avec les véhicules de la force lumière euh, ne sont absolument pas Jace et ses compagnons hein. ce sont des, des petits bonhommes euh, anecdotiques, sans visage particulier des, des bonhommes passe-partout euh, qui ressemblent plus à des euh, Starcoms, si vous voyez ce que je veux dire euh, les Starcoms c'était euh, des jouets en fait avec euh, du magnétisme t'avais des vaisseaux et puis euh, les personnages étaient euh, magnétisés sous les pieds donc euh, tu pouvais les, donc les coller par magnétisme hein, comme des aimants et euh, les vaisseaux donc avaient des, des systèmes par rapport aux aimantations et compagnie et donc les tout petits personnages qui étaient vendus avec euh, étaient un peu plus ressemblants mais c'était pas non plus euh, la panacée enfin voilà et, et donc euh, on a demandé à Chalopin de faire un scénario euh, pour vendre ses jouets et donc c'est lui qui a inventé toute l'histoire de Jace et compagnie euh, en reprenant un concept qu'il avait déjà euh, testé auparavant c'était une autre histoire en fait qui, a, qui avait pas trop à voir mais qu'il a essayé de vendre aux chaînes euh, américaines et qu'ils n'ont pas voulu donc du Coup, il a un petit peu recyclé cette histoire-là et c'est déjà là-dedans qu'il y avait un écuyer euh, en métal, oune et tous ces trucs-là donc il a repris quelques petites histoires comme ça pour foutre là-dedans. Non voilà, ah bah oui on apprend plein de trucs hein. et bah, on se contente pas d'écouter gentiment des, des chansons, hein. allez euh, une autre petite chanson pour nos amis les filles, mettez-vous en, en forme pour demain, allez c'est parti Mm, singe, singe cat size cage size na na na na singe cat size et oui chanté par Isabelle Guillard alors qui sait qui nous a amené 4 euh, size en France c'est Bruno René Huchez euh, connu aussi sous le nom de Hubert Chonzu qui comme je vous l'ai dit la semaine dernière euh, malheureusement nous a quitté euh, récemment et euh, donc il avait écrit un bouquin qui s'appelait était une fois goldorak où il écrivait un petit peu euh, ses déboires euh, pour arriver à vendre les dessins animés japonais euh, sur, sur les télévisions françaises, parce que Jacqueline Joubert qui était responsable de l'unité jeunesse de, de France 2 euh, était euh, pour le chauvinisme, quoi, pour des dessins animés français, mais à l'époque on savait pas les faire ou ça coûtait trop cher, enfin voilà. Donc du coup, elle euh, était obligé d'acheter japonais, mais elle a bien freiné des quatre fers, autant qu'elle a pu euh, pour empêcher que ça vienne trop, mais bon, euh, déjà elle a pas voulu de Goldorak, mais bon, elle a été obligée de le passer, enfin tout ça pour vous dire que euh, son fils euh, Alexandre si je dis pas de bêtises Alexandre Huchez euh, a répondu à une interview euh, donc il parlait un petit peu de toutes ces histoires et cette interview est actuellement en ligne sur Youtube donc vous pouvez la voir, vous pouvez la voir sur mon Facebook hein, Archangel Lady si vous voulez euh, la chercher plus facilement euh, sinon c est, c est, je ne sais plus comment est le titre exact de la vidéo, euh, celui qui a emmené les mangas en France, un truc comme ça et donc si vous voulez voir il y a une demi-heure d'entretien bon il dit un petit peu quelques coquilles hein, bien sûr parce qu'il euh, parle de Jean Canestrier au lieu de Jacques Canestrier, euh, il dit que Goldorak était diffusé en août alors que c'était en juillet et puis plein d'autres petites choses euh, comme ça et donc il y a un volume 2 donc, du livre de Bruno Eugénie qui était en cours donc forcément il ne va pas pouvoir le terminer mais peut-être qu'Alexandre va pouvoir euh, reprendre les écrits et faire la suite puisque lui aussi il a eu plein d'histoires à raconter puisqu'il s'occupait de Rouge Citron euh, Productions euh, qui éditait aussi des trucs à l'époque et puis donc euh, il y a eu l'affaire Goldorak la fameuse affaire Goldorak vous vous en souvenez où des clics images avaient euh, distribué les DVD de Goldorak sans, sans en avoir les droits Et eh tout ça c'était en fait euh, englobé dans cette histoire, il y avait Huchez dans l'histoire et tout ça. Donc en fait c'est Huchez qui apparemment euh, avait réussi à négocier avec les japonais pour débloquer le droit de Goldorak puisque au Japon c'était réglé parce qu'au Japon il y a eu un problème entre Toei Animation et Gonagai, l'auteur du manga de Goldorak voilà, donc, qui était résolu à ce moment là et donc euh, ils avaient tout signé pour que ça soit bon mais euh, le problème c'est que Huchez n'avait pas euh, d'édition. Et il pouvait juste revendre les séries à d'autres diffuseurs, en l'occurrence des cliques images. Donc des cliques images sortaient les DVD dont Huchez avait le droit, ok, vous suivez. Et donc euh, il voulait aussi vendre Goldorak. Mais Huchez avait une autre idée, c'était de sortir lui-même Goldorak parce Goldorak c'est quand même suffisamment gros, moi, et donc du coup en, en gros Déclic l'a un peu court-circuité euh, de peur de perdre Goldorak, et ils sont passés donc euh, à sortir les Goldorak avant que tout soit négocié, tout régler compagnie, et bon vous savez l'histoire que ça avait fait hein, bien entendu, et puis le problème de toute cette histoire c'est que du coup ça repoussait d'autant euh, la sortie propre et bien comme il faut de Goldorak euh, qui est sortie là pour le coup il y a un an ou deux. Mais bon, Dieu merci, tout est arrangé de ce côté-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde parce qu'au niveau de Candy, les problèmes sont toujours là, eux. Parce que c'est au Japon le problème, entre euh, la dessinatrice et la scénariste, qui ne peuvent pas s'entendre. Donc vous savez que nous connaissons euh, donc, la dessinatrice de Candy, hein, qui est adorable. Donc apparemment, de, ce côté, de son côté à elle, il n'y a pas de souci. C'est vraiment la scénariste qui coince et qui ne veut pas en entendre euh, raison. Donc voilà, donc euh, je vous rappelle bien entendu que à la rentrée pour la nouvelle saison, vous aurez les interviews de tout ça aussi. Hein, depuis le temps qu'on vous qu vous y promet, vous y aurez. Rassurez-vous. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je dis Alors, euh, je vais vous mettre une autre petite chanson, un petit peu, un petit peu douce. Euh, que je ne mets jamais, parce que vous savez, je ne suis pas trop pour les chansons douces, mais bon, il en faut un petit peu aussi. Euh, c'est L'Oiseau Bleu, parce que L'Oiseau Bleu, c'est une autre euh, production euh, qui nous est venue via IDDH, donc euh, via Bruno René-Huchez, donc euh, voilà, c'est Marie Mercier qui chantait. While well, Marie Mercier qui est la fille de Jean-Daniel Mercier comme quoi il y a un petit peu de piston moi je dis pas euh, donc euh, qui a composé pas mal de génériques d'IDDH donc euh, voilà voilà voilà il alors, alors, euh, y a bien, plein plein de choses à apprendre bien sûr sur Bruno Rue Luchesse, on pourra en parler pendant des heures je vous invite bien entendu à vous référer à son bouquin donc il était une fois Goldorak si vous voulez euh, apprendre plein de choses euh, bon personnellement je vous avertis tout de suite que si vous voulez un max d'informations sur les animés vous allez être déçu parce que le truc c'est un gros pavé mais euh, il parle plus euh, de ses voyages au Japon euh, et, et de De, de ce qu'il a vu d'intéressant et des amis qui s'y est fait, que de franchement de trucs qui nous intéressent, nous. Donc je vous préviens tout de suite, si vous vous attendez à ce que ce soit tout un bouquin qui vous apprend que des trucs intéressants, c'est pas le cas. Donc euh, voilà, je vous préviens, hein, parce que voilà, ça évite que vous l'achetiez pour rien, parce que euh, quand tu tapes tout le gros bouquin et qu'au final, il n'y a qu'une vingtaine de pages intéressantes sur tout le livre, bah, voilà quoi. Vaut mieux, vaut mieux être au courant avant, comme ça au moins tu sais où tu vas. <rire> bon. Je vous ai prévenu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, euh, suite au décès de Bruno Réunichet, se sont Ah oh, putain, je vais acheter son bouquin. C'est marrant, hein, vous ne pas l'acheter avant. Bon, bref. Et donc, donc, je vous préviens que si c'est. Voilà, vous savez à quoi vous attendez. Je vous aurais prévenu. Allez, euh, on va se mettre un petit peu d'ambiance maintenant avec Goldorak, oui c'est son nom, c'est une chanson euh, un peu moins connue de Bernard Minet, mais ça envoie plus euh, le pâté. Bah oui, on ne peut pas faire une émission euh, par un IDH Goldorak et tout ça sans, sans, sans, par, sans mettre du Goldorak, voilà. Donc Goldorak qui est sorti donc en DVD en 2013, euh, voilà, sachez-le, en bonne collection comme il faut, avec VOVF, pas censuré et tout le tralala, c'est parti, allez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 L'espace. Goldorak, retenez bien son nom Le héros que nul ne surpasse Goldorak, oui c'est son nom Le plus fort des héros du futur Goldorak, retenez bien son nom Goldorak. Oui, c'est son nom. Il n'a peur de rien ni de personne. Goldorak, retenez bien son nom. Il est fascinant, il nous passionne. Goldorak. Oui, c'est son nom. Goldorak.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 Eh oui oui, oui c'est son nom donc euh, ça c'est une des chansons que vous pouvez euh, retrouver bien sûr sur euh, le super CD de nos amis de Télé 80 qui vient de sortir où il y a tous tout, tout, tout, tout les génériques français de Goldorak et euh, je sais qu'il y en a eu un, un paquet hein. donc euh, n'hésitez pas à commander ce CD il est en tirage limité à 400 exemplaires. Si vous ne l'achetez pas maintenant, il ne faudra pas venir pleurer après parce qu'il n'y en aura plus et qu'il y aura des petits rigolos sur le net qui vont vous le vendre 500 euros. Bon, j'exagère, mais euh, c'est l'idée. <rire> donc, euh, faut, faites bien attention. Alors, euh, à propos de, de petits rigolos, là, puisque j'en parle, j'ai une petite news à vous annoncer. Euh, c'est que Georgie euh, va ressortir en manga. Alors, le manga était déjà sorti. Donc, bien sûr, il ne faut pas deviner euh, qui c'est qui nous propose de nous proposer quelque chose qu'on a déjà eu. C'est bien sûr nos amis de Black Box qui, décidément, ne, ne savent faire que ça. De ressortir des trucs qui sont déjà sortis alors qu'il y a plein, plein, plein De trucs qui sont jamais sortis, bon sang. Donc, euh, et pourquoi j'en parle comme ça Parce que, effectivement, c'est sorti il y a quelques temps chez Tonka, mais apparemment, euh, c'est épuisé depuis belle lurette. Et donc, il euh, y a des petits rigolos sur le net qui vont donc les mangas de Georgie super chers. Donc, ce qui est complètement débile, mais ce qui est bien, au moins l'avantage, c'est que si ça ressort, ça, ça va bien les avoir sur ce coup-là. Ah vous allez garder vos mangas, les gars. Donc, voilà. Mais bon, euh, si tu cherches bien, c'est trouvable d'occasion à prix raisonnable. C'est bon, c'est pas rare. Euh, ton cam en a sorti quand même un bon paquet d'exemplaires, je veux pas dire. Bon, bref, c'est mon petit coup de gueule du moment, quoi. Encore Black Box qui ressort encore. C'est très bien pour ceux qui n'ont pas Georgie qui vont pouvoir l'avoir. Ok, c'est tant mieux pour eux. Mais euh, zut, quoi. Au lieu de sortir toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, sortez des trucs qui ne sont jamais sortis, bon sang Ah, voilà, bon, bref, disais-je. Donc, euh, maintenant, on va s'écouter Conan, le fils du futur. Alors, Conan, le fils du futur, euh, c'est euh, Jean-Jacques Debout qui nous chante ça et qui a composé ça. Euh, c'est le deuxième générique qu'on va écouter, en fait, celui qui a été refait euh, suite à la euh, rediffusion, enfin, la, la réexploitation de la série, on va dire, parce que le problème, c'est que cette série... Euh, était un petit peu précurseuse de ce que va faire Miyazaki plus tard. C'est bien dans les thèmes de Miyazaki et Miyazaki a travaillé dessus. C'est une des séries quand à l'époque où Miyazaki bossait la télévision. Et donc c'est passé en 89 sur la 3, à l'époque où tout le monde était sur TF1. Regardez que le doroté. Moi, le premier. Et donc, euh, quasiment personne euh, a vu cette série. Moi non plus. <rire> J'ai pas du tout calculé cette série quand elle est passée. Elle est complètement passée en dehors de mon radar. Puis de toute façon, même si je l'avais calculée, euh, en face, il y avait les chevaliers du Zodiac, mon gars. Donc, euh, j'aime autant dire que Conan le Fils du Futur, euh, j'aurais pas regardé même si j'avais su que c'était diffusé. Ça, c'est clair, net, euh, carré, précis. Bon, euh, bref. Donc, quand Miyazaki a eu un peu de notoriété, qu'il a commencé à être diffusé en France et patati patata, il y a des gars qui se sont dit « ça serait peut-être bien de ressortir euh, ça un petit peu des archives ». Seulement apparemment, euh, ils ont perdu le doublage, le premier doublage, ou en tout cas partiellement, parce que je crois me rappeler qu'il y a eu des premières VHS qui étaient sorties avec le premier doublage, mais ils n'avaient pas retrouvé la fin de la série, enfin il y a eu des histoires comme ça, je ne sais plus trop. Et donc il y a eu hein, bien sûr un générique à cette époque, qui n'était pas donc celui qu'on va écouter. Et donc euh, ils ont refait le doublage entièrement, mais en reprenant quand même les voix du premier doublage. Donc euh, ça c'était quand même bien, donc, euh, dont Brigitte Le Cordier, euh, que l'on salue, euh, bien sûr le -la, -la, -la, -la, la voix de Sangoku enfant, Sengohan, Sang tout ça. Et donc euh, ils ont fait donc, à l'occasion de cette ressortie via IDP donc euh, via le neveu du chaise, donc tout en reste dans la famille euh, donc Conan le fils du futur deuxième générique euh, par Jean-Jacques Debout qui avait déjà œuvré chez DDH entre autres sur Capitaine Flamme et Booba bien sûr allez euh, Conan le fils du futur allez, Le fils du futur au toile Force est incroyablement géante, méga puissante pour braver. Non, non, non, non, rien à voir avec Conan, l'aventurier, Conan le barbare, tout ça, ni Détective Conan. Il y a plein de Conan hein, par, partout. Arthur Conan Doyle, bien sûr, monsieur qui a fait Sherlock Holmes. Voilà, voilà, voilà. Allez, un petit collector, Cynthia, le rythme de la vie, c'est une chanson qu'on entend à l'intérieur du dessin animé. Et euh, forcément, dans le dessin animé, ça parle par-dessus, c'est coupé, c'est machin, tout ça. Et là, on l'écoute dans de bonnes conditions, et c'est jamais sorti sur aucun support, ça, les enfants. Donc, c'est Collector.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 rencontrerai je crois si tu chantes avec moi une chanson un jour pour toi pour moi elle te viendra une chanson Parle avec moi, non na, nanana, de notre, notre ami Claude Lombard, bien sûr, qui a chanté tant de génériques de la 5 et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de CD de Contines. Il y a aussi des, des Contines que vous pouvez trouver euh, en Brocante, c'est ce que je fais en ce moment. Je trouve plein de, de tout le temps de CD de, de Claude Lombard, les et Contines enfant. Enfants. En fait, donc euh, c'est caché sous des jaquettes tout à fait euh, lambda, hein, de dessins, de trucs pour enfants. Vous regardez derrière et il y a marqué euh, Contes et chansons chantées par Claude Lombard. Donc voilà, c'est écrit dessus. C'est comme le port salut. Donc il n'y a pas de problème. Donc si vous tombez dessus, par exemple, en brocante ou dans des caches ou des trucs comme ça ce qui m'arrive donc je c'est pas la raison que ça vous arrive pas euh, vous pouvez acheter ça, ça coûte un euro ça hein, donc il y a pas de quoi et, et au moins là on a le plaisir d'entendre Claude Lombard nous chanter des comptines donc voilà on, peut, on aime ou on n'aime pas allez euh, donc les enfants demain c'est euh, la fête de la musique Voilà. et donc je vais chanter euh, de 19h à minuit euh, donc euh, au dessus du pont de jaune où vous me trouvez facilement vous m'entendrez de toute façon de loin et euh, pour vous donner un petit amuse-gueule un petit avant-goutte que ça pourrait donner euh, ça, ça donnerait des trucs à peu près comme ça Fendre la terre contre tous ses ennemis, tous les mauvais génies, les maîtres de l'univers, bon défier l'enfer, pour faire du monde entier un monde d'amitié. Musclot, musclot, Kring son tigre domestique, la belle Tila est le maître d'armes, l'associer rouge magiques sont avec muscles quand sonne l'alarme les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis tous les mauvais Sont ligués, mais rien là bas l'invincible musclore, les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies, les maîtres de l'univers vont défier l'enfer Pour faire du monde entier un monde d'amitié Musclor Eh oui, les maîtres de l'univers, par exemple. C'était chanté par Alain Chauffour, ça. Eh ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Eh oui, donc c'est des trucs un petit peu comme ça. Mais aussi euh, des plus récents, on pense aussi aux plus jeunes, bien entendu. <musique> jak tu sekund Ah, je vous entends chanter avec moi, mais attention, demain il va falloir chanter aussi. Hein. Quand je vous dis par exemple le voilà, il faudrait répéter le voilà. Eh oui, comme celui-là. Ah, vous êtes bien d'accord. hein le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. à vous En cœur, en canon, tout ce que vous voulez. Vous la connaissez celle-là Je vais pas vous la mettre. Le voilà, Albator Le Capitaine Corsaire, il revient, Albator, pour les enfants de la Terre. Le voilà, oh Albator, Al le Capitaine Corsaire, il revient, revient Albator, pour les enfants de la Terre. Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue balafrée, avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, drapé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Le voilà, voilà Albator, Al le capitaine corsaire Il revient, revient Albator, Al pour les Enfants de la terre, encore le voilà, Albatore, Al le capitaine Corsène, il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Il a laissé en chemin sur une étoile lointaine une fille aux cheveux fins qu'il retrouvera fidèle à travers les galaxies a planté son drapeau noir partout où il a des amis il sera chez nous ce soir le voilà Albator le capitaine corsaire il revient Albator pour les enfants de Le voilà, le voilà Albator, Al le capitaine corsaire. Il revient, revient Albator, Al pour les enfants de. Terre. Ah oui, vous êtes chaud chaud chaud. Attention, on se chauffe, on se chauffe pour demain. Allez. Des quatre coins de l'univers, quand nous y I'm uh... celle-là je vais la chanter un bon paquet de fois demain je vous le dis pas Allez, Bon rendez-vous demain pour le fait de la musique rendez-vous à 8h la semaine prochaine pour une autre émission et puis bien sûr à la rentrée avec plein de bonnes choses pour la 11 saison de Génération Manga et ça sera pas d'ars c'est et je vous quitte en musique avec Olive et Tom et Pokémon et puis voilà Wouhou En avant il faut foncer droit au but Demi-temps et 90 minutes C'est assez pour rassembler nos espoirs Et pour forcer la victoire La victoire Quand on a le ballon au bout du pied Quand on a trouvé le bon équipe. Ils sont toujours en forme, Tom, Olivier, sont super entraînés, Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olivier, Tom, ils sont toujours en forme, Tom, Olivier, sont super entraînés, Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Dans les buts à l'arrière ou à l'avant Entraîneur ou remplaçant sur le banc On est tous unis et il faut y croire Pour remporter la victoire La victoire Et avec n'importe quel numéro On est fiers de jouer pour le maillot De son club, de sa ville ou de son pays. Ils sont venus pour gagner. Olivier, Tom, ils, ils sont, sont toujours en forme. Tom, Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner.